Oslo de Ville présente Une étoile dans la gorge, saison 2.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 Jeudi matin, huit heures, j'ai gueule de bois, et une dent du fond me déclare la guerre. Alors sorti de chez mes parents, je prends le tram Elzo, en appuyant la rage dans ma main comme un cadeau. C'est presque Pâques. Et je descends à la première pharma, c'est encore loin, et je demande à la bonne femme des munitions et un gobelet d'eau. Deux minutes passent, mais ça ne passe pas. Deux minutes passent, mais rien ne se passe. Envie de mordre dans sa jupe, dans ses cuisses. Envie de la déchirer toujours aussi mal. Tu t'en fous des oiseaux. Auteur égo. Je ressors dans la rue, remonte les vitrines de la vie. C'est Wolf Music et c'est la boutique du jardinier. Plus qu'à tourner, j'arrive à la LB Librairie Broglie, où je suis stagiaire en retard de trois minutes. Je dis bonjour à Stéphanie qui me fait penser à... Et à... Trois jours que je bosse là, près d'elle, à frôler sa sueur. Trois jours que je l'aime déjà, si je tombe en tétanie, faudra pas s'étonner. J'évite juste ses yeux et de la suivre comme un petit chien. À regret, je descends fumer une cigarette, les pose, je veux les passer avec elle dans un placard, entre deux piles d'écrivains morts et m'engloutir entre ses jambes. Et elle le sait, on l'appelle princesse par ici. Quand je me suis pointé, on me l'a dit, « Fais gaffe, finis pas au paradis. » On est midi, je sors une heure, bouffer sans fin, un jambon beurre, après, ce sera la cathédrale, hein, un clochard donner dix balles, après, faudra que je m'avale du magnésium et des polyvidones, du prazépan en goutte, des benzodiazépines, des fleurs de dépresseur sur de la codéine et des litres d'eau. Des litres d'eau coulent sur ma chemise, j'ai mal au dos. Je tiens la bouteille des deux mains, même le soleil me fait trembler. Calme-toi, ça va aller, viens avec nous te promener. Viens avec nous aux eaux. Auteur égo. que le monde ne crie à nouveau son absence, j'ai régalé les rats. L'insomnie est une dame qui se maquille campée sur un tabouret voisin au mien. C'est quand la prochaine cabine téléphonique Je rêve d'une envolée marine et de station-service au bord de ces autoroutes où rien ne se passe. Mon âme je la donne à manger à la femme mercurochrome qui pointe sous les abribus comme je signe mes hypothèques à la solitude. Je suis l'architecte des châteaux d'enfants dans les déserts de sable roux. J'abats mon jeu, les cartes volent, leurs personnages se redessinent à chaque tambour, tournoi, le vent qui roule. Et aujourd'hui, votre viande.com m'amuse presque. Et aujourd'hui, mon impuissance me fait rire. Il y a des matins où l'on joue plus longtemps qu'à l'accoutumée au jeu du taquin, avant de pouvoir passer à la partie d'échecs quotidienne. Il a beau de sa cuillère à contresens du cadran, dans la nuit de sa tasse, rien n'y fait. Le temps noir continue d'arracher les petits bouts de sommeil et de les trouer entre ses deux aiguilles chirurgicales. Il est largué d'un commun accord avec lui-même. Pourquoi ne demandera-t-on pas Parce qu'il n'a ni envie de s'accrocher et encore moins de suivre. À chacun de creuser sillon et tombeau. Martin ne me contredira pas, pas plus que Georges. Quel mérite y aura-t-il à dire alors non, si ce n'est qu'un écho d'une voix qui ne lui appartient pas Il est largué, comme un commun accord d'avec lui-même, mais il navigue et vogue, et la mare traîne sa fibre dans l'eau des nues. Il s'emploie à accrocher régulièrement le silence à la patère, mais rien n'y fait, il se sent dans le langage comme dans des vêtements trop neufs et mal ajustés. Il y a toujours un palier, dont on ne sait si les marches montent ou descendent, si les marches mènent à l'ombre ou à la lumière, si elles marchent au-dedans ou au-dehors. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir les emprunter. Quant à les rendre, il est parfois difficile de discerner qui de l'un parle de l'autre, qui du silence parle de l'absence, qui de l'absence parle en silence. Il est des matins plus difficiles que d'autres pour mettre la main sur la pelle pour déneiger le seuil de sa gueule, tout autant livide que pleine de cristaux de vide, pas pour autant qu'il faille laisser de côté les bottes du jour. La dissolution du crâne a du bon, c'est que ça sédimente, c'est que ça fertilise, un petit grain, petite graine, effervescent, une nouvelle matière d'être, une nouvelle matière à être, remue du brancard. À écrire sur le pouce, il ne fait que taire spontanément la fringale, mais pour attaquer un véritable plat avec toute la consistance que cela demande, il lui fallait d'abord se préparer l'estomac. Et un jour, il trouverait peut-être le couteau adéquat pour enfin se mettre à tailler convenablement la pièce. Situation incongrue de s'ouvrir le ventre pour pouvoir un jour déboutonner le pantalon. En somme, savoir se vider pour atteindre la satiété. Les arbres dans le vent, ou le vent dans les arbres, c'est elle qui rumine, la main à couper, en fermant les yeux bien bas vers les cernes. Sans plus figurer d'orbite, elle tire sur la nuit une couverture d'étain clair, un lin seul pour couvrir les traces de crimes et d'outrages, des aveux déglacés des de vin vitreux, le lin seul pour couvrir les carcasses de jour sans retour. I'm the sky. Vous pourrez retrouver la playlist des morceaux joués et les références des textes lus sur le site web de Radio Soleil 35 et sur le site web dédié à l'émission une-étoile-dans-la-gorge.tk Et à tous ceux qui ont une étoile dans la gorge, je vous dis à bientôt.